Donc, euh, on continue l'explication qu'on avait commencé de lire. Aujourd'hui, on fait le cours numéro 10, là. Il euh, y yani la réalité de la croyance des Rafidah, euh, la secte des Shi'a al -Rafidah. Et donc, euh, on continue de lire qu'est ce qu'on avait commencé à lire euh, des paroles du Cheikh Rabi'a ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah dans son livre, al-Irtisar, l'Ikitab al-Aziz al-Jabbar, wa li ashabi muhammadin, Wa sallam, khiyar, anhum. donc on va continuer à lire les paroles maintenant le sheikh il va mentionner les preuves hein, les preuves au sujet de yani, la position des sahabas dans l'islam et le fait qu'il est obligatoire pour les musulmans de les aimer hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné sa thèse qu'il y a dans, le, dans sa parole dans le coran et donc celui qui s'oppose aux sahabas et qui les insulte ou qui les dénigre ou qui les déteste alors en réalité c'est qu'il s'oppose à Allah et à sa révélation et donc on va lire ensemble les paroles du chef le chef il dit laqad asnallahu al-aziz al-hakim alayhim wa ashada bi makanatihim wa manazilihim fi الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب يعجب الزرع اليغيط الكفار وعد الله الذين امنوا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما دونك ربيع il explique ici il dit que Allah subhanahu wa ta'ala affine dans son livre Dans son sage livre, au sujet des sahabas, et il a euh, montré leur statut élevé hein, dans son livre. Et euh, c'est un livre, bien entendu, qui est un miracle. Hein. Personne peut imiter ce livre. Et c'est un livre qui est mouhkam, qui est clair, qui, est, qui a des versets qui sont clairs dedans. Il n'y a aucune fausseté qui peut l'approcher, que ce soit par devant ou par derrière. Ensuite, il mentionne le verset 29 dans le surat al-Fatih, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par les meilleures descriptions. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les sahaba sont durs envers les mécréens, envers les kuffars, et miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est, telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis sera fermée, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, les croyants, remplis de dépit les mécréants et Allah promet à ceux d'entre eux qui croient, en, euh, qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense <coughs> وبيان, وبيان لصدق إيمانهم وإخلاصهم ونصرهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وتكفير لمن, لمن يكن الغيظ والبرضى لهم الشيخ يقول أنه في هذا النبي صلى الله الله سبحانه وتعالى موت L'importance, le, yani, le respect qu'on doit avoir envers les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qui sont mentionnés dans la Torah, et dans l'Injim, et dans le Coran Et qui expliquent leur sincérité, leur véracité, la sincérité de leur foi Et de leur sincérité, yani, de leur ikhlas, le fait que quand ils faisaient des actions il la faisait avec pureté dans leurs intentions et qu'ils venait en aide à leur messager, leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il y a également dans ce verset la preuve que ceux qui les détestent sont des koufars et que donc toute personne qui déteste les sahaba et qui cache en lui-même de la haine contre les sahaba sont des koufars donc Allah subhanahu wa ta'ala il exige dans ce verset qu'il met la rage dans le cœur des koufars Par les sahabas. Donc, ceux qui détestent les sahabas, eh bien, ils sont des koufars. Par le texte même de ce verset-là. Et donc, ça, c'est un des versets que les salafs eux-mêmes ont utilisé pour montrer la mécréance des rafidahs. Parmi les salafs qui ont utilisé ce verset-là comme référence et comme preuve à ce sujet, il y a justement l'imam Malik ibn Anas, euh, rahimahullah. الشيخ الزي وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعنك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزر الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وفي هذا النص تزكية عامة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقول الشيخ أتحدث أن الله سبحانه وتعالى يتحدث plusieurs versets dans le Coran justement il mentionne c'est le verset 4 dans le surat Al-Fatih c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le coeur des croyants afin qu'il ajoute de la foi à leur foi et il mentionne également le verset 18 dans le surat Al-Fatih Allah wa a très certainement agréé les croyants parlant des sahabas quand ils ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Donc ça c'est un autre verset et il mentionne également un autre verset izja'a alladhina fi qulubihim hamiyyat hamiyyat al-jahiliyya le verset 26. Quant à ceux qui ont mécru, quand ceux qui ont mes cru ermis dans le cœur dans leur cœur la fureur a fureur de l'ignorance Puis Allah fit descendre sa quiétude Sur son messager Ainsi que sur les croyants Et les obligea à une parole de piété Dont ils étaient les plus dignes Et les plus proches Allah est omniscient ça c'est Encore une fois une test qu'il De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour les compagnons du prophète Ensuite le shaykh il mentionne Le verset 100 dans surat Al-Tawbah <t 'in> Allah subhanahu wa al ta'ala ilzi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radiu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawzul 'adhim Allah subhanahu al il dit, les qui ont précédé parmi les muhajirin qui ont précédé dans l'islam et dans la foi parmi les muhajirin wal-ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui et il a préparé pour eux des jardins sur les, les, lesquels coule les ruisseaux pour y demeurer éternellement et ça c'est l'énorme succès donc dans ce verset Le shaykh explique qu'il y a la, la clarification ou l'explication le, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajirines et les Ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Ensuite le shaykh il mentionne des <coughs> versets dans surat al-Hash dans lequel il y a également une autre test qu'il y a pour les sahabas. Tout est ce qu'il y a pour les compagnons du prophète Mohammed s.a.w. parmi les muhajirines et les Ansar dans les versets 7, 8, 9 et 10. Le sheikh il mentionne donc ces versets dans lesquels il dit... للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبدأون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تباوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فهذا ثناء عظيم عليهم وبيان لمزاياهم وسناء على من يعرف من منزلتهم ويستغفر لهم قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين Donc, sheikh, il mentionne donc les versets. Cette On va traduire maintenant la signification de ces versets. Il parle, bien entendu, du butin. Hein, du, but, du, du butin al-fai. Il dit, le butin provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé son combat hein, à Allah et à son messager appartient à Allah et aux messagers aux proches. Et, euh, aux proches parents et aux orphelins et aux pauvres aux voyageurs en détresse hein. Et ensuite il dit euh, Jusqu'au verset euh, Ensuite il, euh, je saute jusqu'au verset 8 il dit il appartient aussi C'est à dire le, le, le, fait, le butin provenant des biens des habitants des cités Il appartient aussi Aux Nuhadjiri Qui ont été expulsés de leur demeure Et de leurs biens Tandis qu'ils recherchent une grâce et un agrément d'Allah Et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager ceux sont les véridiques et il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays c'est-à-dire les Ansars, ceux qui habitaient déjà à Médine qui se sont installés dans le pays et dans la foi qui aiment ceux qui hein, qui aiment les Muhajirines, ceux qui ont émigré vers eux ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les Muhajirines ont reçu et qu'il les préfère à eux-mêmes, même s'il y a une pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux sont ceux qui réussissent. Et ensuite, le verset 10. Et il appartient également, elle fait, hein, le butin, il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » et ne met dans mon coeur aucune ran aucune rancour pour ceux qui ont cru seigneur tu es compatisant et très miséricordieux donc ça c'est pour expliquer que ceux là sont hein, ont, ils, ont, ils ont ils ont reçu des éloges énormes de la part dans'printallah et la mentionne leur particularité et fait des éloges de à leur sujet et euh, il fait des éloges à propos également de ceux qui viennent après eux, qui, qui reconnaissent leur, leur statut et leur degré, et qui demandent pardon pour eux. Et en se basant là-dessus, euh, il y a des ulama également qui ont mentionné que ceux qui ne demandent pas pardon pour eux et qui ne reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas leur, leur statut et leur degré après eux, eh bien, ils n'ont aucune part dans Al-Fayt, ils n'ont pas le droit au butin. Hein? et euh, c'est un verset qu'ils ont utilisé également pour les déclarer koufars pour montrer que une, ils ont koufars parce que Allah a décrit, a décrit ceux qui venaient après eux en disant leur, euh, nos frères qui nous ont précédés dans la foi donc ceux qui, qui les détestent les sahabas et qui ont de la haine dans leur cœur pour eux alors ils ne sont pas de leurs frères et donc ils ne sont pas dans la foi ils ne sont pas des croyants ensuite le sheikh il mentionne un autre verset qui est dans le al-hadid dans lequel Allah SWT il dit ceux d'entre vous qui ont dépensé de leurs biens avant la, la, la conquête de la Mecque et qui ont combattu ne sont pas égaux hein, avec ceux qui ont euh, dépensé et combattu après hein, la conquête de la Mecque Ceux qui ont dépensé avant et qui ont euh, yani, ceux qui ont dépensé de leurs biens avant et qui ont combattu avant sont euh, plus élevés en degré que ceux qui ont combattu et qui ont dépensé après mais après Allah subhanahu il dit wa kullun wa'ada Allahul et pour, pour les deux ces deux peu importe ceux qui, ont, qui, ont, qui sont venus avant ou après les deux ont Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis une, récompense, une belle récompense hein? Allah subhanahu wa ta'ala leur a à tous les deux promis une belle récompense c'est le verset euh, c'est le verset 10 dans sourate al-hadid Okay. ensuite le cheikh il dit ça c'est il y a dans ce verset des éloges pour les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fa hada thana'un ala ashabe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ala tafawut darajatihim wa wa'dun shamilun lahum jami'an bil husna qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas Donc, il dit que euh, yani, il y a dans ce verset des éloges pour les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam selon les divers, différents degrés qu'ils peuvent avoir entre eux et une promesse pour tous les sahabas en entier hein, et pour tous ceux, ceux d'entre eux qui euh, étaient là qu'ils ont tous une promesse de la récompense du paradis de الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il dit également dans l'autre verset vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes vous ordonnez le bien vous interdisez le mal et vous croyez à Allah faqad hazu al khairiyya le chef il dit donc qu'ils ont reçu toutes les différentes toutes les sortes d'éloges de, euh, toutes ces catégories différentes d'éloges qui montrent à quel point ils sont meilleurs dans tous les sur tous les plans dans toutes les directions avec le témoignage d'Allah en leur faveur. Et donc, ça, c'est une thèse qu'il y a. C'est comme une, une recommandation et une approbation d'Allah pour eux. Qui sont, il y en a de nombreuses comme ça dans le Coran, de même que de grands témoignages de la part du Seigneur des univers, et certaines d'entre eux sont suffisantes. C'est-à-dire, une seule d'entre d'entre ces thèses qui sont suffisantes pour dire d'eux que ce sont les meilleurs Hein, que ce sont les meilleurs après les prophètes hein? donc quiconque vient et s'oppose à, à ces euh, éloges que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à leur sujet et ces, euh, ces différents témoignages d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran alors il a démenti le Coran il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et il a démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est suffisant comme euh, mensonge de leur part et comme mécréance de leur part. Il y a ceux qui s'opposent à ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça que les chi'as, ils ne croient pas au Coran. Ils ne croient pas au Coran et qu'ils prétendent que le Coran, le vrai, il n'existe pas parmi nous. Et que dans le vrai Coran, il y a hein, les paroles contre les sahaba ou des choses de ce genre. Et ils prétendent que les sahabas ont fait un complot après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour enlever du Coran tous les versets qui mentionnaient leurs défauts, leurs, leurs fautes hein, Ou des choses de ce genre Donc ça c'est les idées des rafidahs et de leurs égamas Ça bien entendu c'est du kofriani Donc étant donné qu'ils ont vu que le Coran fait les, les, les, les, les éloges des sahabas et leur fait des tezkiyats et des témoignages en leur faveur et eh bien ils ont inventé ce mensonge ils ont prétendu que le Coran n'était pas vrai Aoudoubillah donc c'est le meilleur argument contre les euh, rafoudah c'est le Coran c'est le Coran d'accord donc Alhamdulillah maintenant euh, le Cheikh Rabia euh, le Cheikh Rabia Hafezahullah ايل <تصفيق> دي ان سويت وااضف الى هذه التزكيات العظيمه تزكيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يفتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وتزكيات بعضهم بعض قبل بعض البيت تزكيات ائمه اهل البيت لهم وتزكيات علماء الامه لو شيخ دي تي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur, leur, leur, leur a fait c'est-à-dire que les taskiyats que le prophète sallam, a fait au sujet des sahabas et les taskiyats du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hein, elles sont comme les taskiyats d'Allah sallallahu wa sallam parce qu'il est as-sadiq al-masduq il est le véridique hein, et al-masduq, c'est-à-dire les croyants acceptent ces paroles et croient en ces paroles et il est celui qui ne parle pas selon la passion parce que ce qu'il dit est basé sur la révélation d'Allah c'est une révélation qu'Allah lui fait et les et, et également il y a les taskiyats que les sahabas se sont faits les uns les autres et il y a également les taskiyats des imams d'Ahlul Bayt hein, les imams d'Ahlul Bayt hein, et les taskiyats des ulama de la umma donc ils ont tous fait des taskiyats et même les imams d'Ahlul Bayt parmi ceux que les shi'as ah Euh, considèrent comme, comme leur imam, ils ont dit du bien des sahabas, et de d'Abu Bakr, et d'Omar, et d'Oshman, de et des autres parmi les sahabas également. Donc, ils n'ont pas d'argument, ces gens-là, pour se défendre, excepté des mensonges. Hein? Excepté des mensonges qu'ils ont dans leurs livres de hadith qui sont remplis de, de paroles sans aucune chaîne de transmission authentique. Hein? Allahu lmusta'an. Donc euh, le cheikh Cheikh il mentionne par la suite différentes différentes paroles du prophète Mohammed sallalahu sallam et différents hadiths dans lesquels il y a des, euh, des éloges des sahaba et des éloges euh, des, de certains d'entre eux comme les manaqib de Abou Bakr, d'Omar Ibn Al-Khattab radi Allahu et d'Uthman de et des trois califes et de Ali radhiyallahu anhu et également de d'autres sahaba comme Az-Zubair ibn Al-Awwam et Sa'd Sa ibn Abi Waqqas et euh, également de Talha ibn Abdullah et de d'autres également parmi les grands sahaba radhiyallahu anhum donc on va lire certaines de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des sahaba également qui font des taskiyat les uns des autres et ensuite on va lire même les paroles de certains parmi les imams des shi'ah qui ont fait des éloges des sahabas eux aussi hein, et euh, avec ça par la suite on aura complété donc la, la, la, la question des, des, de, de la taskiya d'Allah subhanahu wa ta'ala et des sahabas et, euh, et du prophète salam et des sahabas et d'ahelul bet à leur sujet ensuite on va lire inshallah probablement la semaine prochaine probablement la, on va terminer cette partie la semaine prochaine on va lire par la suite un résumé de la position de Ahl-Sunnati au sujet des Sahabas d'accord également écrit par le Cheikh Ibrahim Ar-Rahayli qui s'appelle le livre s'appelle Mahdoul Ishabah Fi Tahriri Aqidati Ahl-Sunnati donc c'est un livre qui explique la l'aqidat d'Ahles Sunnah au sujet des Sahabas et également euh, يعني, la position des Rafidats à leur sujet et ensuite qui explique également euh, la position des Nawasib ceux qui ont dénigré les gens de la famille du Prophète comme les Khawarij et d'autres également donc on va faire ça et puis ensuite on va continuer avec l'aqidat la des Shi'ah au sujet des l'aqida des shi'a en détail avec les paroles de leurs, de leurs imams dans leur livre, comment ils insultent et qu'est-ce qu'ils disent hein, au sujet des sahabas dans les paroles de euh, Cheikh Ibrahim al-Rahili dans son livre Al-Intesar, les sahbis et les âmes donc Cheikh Rabir, euh, Cheikh Rabir euh, Hafizahullah il commence donc la, la, la citation, les citations qu'il mentionne, les hadiths et les paroles des sahabas avec un premier exemple c'est un hadith rapporté, il dit عن أبي Burda عن أبيه, يعني أبا موسى à l'اشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون wa ashabi amana li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adu akhrajahu muslim fi fadailis sahaba donc le cheikh explique il dit que c'est rapporté selon Abi Burda Moussa le fils Moussa euh, pardon Abi Burda an abihi Abi Burda selon son père c'est le fils d'Abu Moussa al-Ash'ari il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Abu Moussa al-Ash'ari a dit pour être plus précis les étoiles sont une protection pour les cieux et lorsque les étoiles partiront et eh bien ce qui a été euh, ce qui a été promis pour par rapport au ciel va venir et moi, je suis une protection pour mes compagnons. Alors une fois que je, que je partirai, mes compagnons vont voir ce qui leur a été promis. Vont avoir ce qui leur, yani, il viendra pour mes compagnons ce qui leur avait été promis. Et mes compagnons sont une protection pour ma Ummah. Et une fois qu'ils partiront, ma Ummah verra arriver ce qui leur avait été promis. Et ça c'est rapporté par Mousseline d'un fada i les sahabas les mérits des sahabas dans ce hadith il y a la preuve que يعني, les sahabas sont une protection une, euh, une protection pour l'homme ensuite euh, il mention un autre hadith qui est selon Abiy euh, Sa'idin Al-Khudri radiyallahu anhu anil nabi sallallahu alayhi wa sallam a call y'a ti'a zaman y'a zufi min al nas a yuqal allahum فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يهزوا في آم من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يهزوا في أم من الناس يقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتحوا لهم متفق عليه واللفظ المسلم أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ومسلم في فضائل الصحابة donc le شيخ il dit que Abu Sa'id al-Khudri il صلى الله عليه وسلم a dit il va une époque Il va y arriver une époque pour les, pour les gens, euh, quand il y aura un groupe qui va euh, partir en expédition. Et on va demander on va leur demander, est-ce que parmi vous il y en a qui ont vu le messager d'Allah Alors ils diront oui, alors on va leur ouvrir. Puis il y a un autre groupe qui vont partir en expédition et on va leur dire, est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui a vu celui qui a été le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et ils diront oui, alors on va leur ouvrir. Et puis, il y a un autre groupe par la suite qui vont partir en expédition. Et on va leur dire, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont vu celui qui a été le compagnon du, des, des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et puis, ils diront oui. Alors, on va leur ouvrir. Et ça, c'est un hadith qui est euh, mutafaq alayhi, apporté par al-Bukhari muslim. Et ce, cette narration est de muslim dans « Fada ila sahaba » de al-Bukhari et « Fada ila sahaba » de muslims. أصد أنط حديث خقب عبد اللب السعود ررض الله, الله عن قال سؤلى رسول الله صصل الله عليه وسلم أي الناس خير قالقرني ثم الذين ييلونهم ثم الذين ييلونهم يجئقوم تدب شه شهدة أحدهم يمين د تبد يمينهم شهدة الرواهُ Rauhahu al-Bukhari Fi fada'il al-Sahaba Wa muslim fi fada'il al-Sahaba Wa muslim fi fada'il Donc le sheikh il dit Selon, Muz, euh, selon Abdullah ibn Mas'ud Il dit que Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A été questionné au sujet de Qui sont les meilleurs Les meilleurs hommes euh, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A dit ma génération Puis celle qui la suit Puis celle qui la suit on peut dire euh, ma génération puis celle qui vient après puis celle qui vient après puis il y aura après un, des gens qui vont venir ils vont faire précéder leur témoignage par leur serment et ils vont faire précéder leur serment par leur témoignage et ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim dans les mérites des Sahaba et par Muslim dans Al-Fada'il hein les mérites ensuite euh, البخاري ومسلم يزون rapporté la même chose selon Imran ibn Husayb wa rawa Muslim nahwahu min hadith Abi Hurayra kilah rapporté même hadithun Abi Hurayra wa selon Aisha radi Allahu anhum ajma'in wa أن al ulama' ala khayr al qurud qala ala anna khayr al qurun qarna radi Allahu ya'ni sallallahu Donc, les sheikhs, il dit que les ulama, ils ont été d'accord sur le fait que la meilleure des, euh, la meilleure des générations, c'est la sienne, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, la position qui est correcte, au sujet des, de, de la définition du mot qarb, c'est que son, son siècle ou sa génération, c'est les sahabas, puis la deuxième, c'est les tabiris, puis la troisième, c'est les tabiris de ditabi. Tadi, les gens qui ont suivi l'étabien, tabi'u at-tabi'in. Après, le cheikh il mentionne une autre parole qui est sur Abu Sa'id al قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فلو فلو ان احدكم انفق مثل احد الذهب ما دناها مد احديهم ولا نصفه. رواه البخاري في فضائل الصحابه ومسلم في فضائل الصحابه. Le cheikh il explique que Euh, Abu Sa'id al-Khoudri, il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons parce que si l'un d'entre vous devait dépenser la quantité d'or comparable à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de, la, de ce qu'un sahabi donne, soit une poignée de main ou la moitié d'une poignée de main. Hein? Donc mais, si un sahabi donne une, une poignée de main ou la moitié d'une poignée de main en sadaqa, Eh bien ça, ça, ça va valoir plus que ce que l'un d'entre nous qui vient après les sahabas peut donner euh, comme la, par exemple une, la montagne d'or la montagne euh, de Ohud en or elle n'aura même pas la valeur de la sadaqa d'une poignée de main d'un parmi les sahabas du prophète Muhammad wa donc ça, ça montre, tout ça ça montre les, le mérite des sahabas et que euh, le prophète a dit de ne pas les insulter Donc, ceux qui viennent après et qui les insultent, ils ont contreduit le prophète. Ensuite, le shaykh, il mentionne les, les, les mérites et les caractéristiques d'Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Les choses qui ont été mentionnées hein, euh, en, leur, euh, en, son, en son honneur, hein, les choses de bien qui lui sont arrivées et c'est sa, sa grande importance. الأنقل الشيخي قمسنا أمثنا في حديث عن أبي سعيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن, خير إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لمكائه ان يخبر ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امن الناس علي في صحبته في صحبته وماله ابو بكر ولو قلتم متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا, إلا باب أبي بكر متفق عليه رواه البخاري في فضائل الصحابة ومسلم في فضائل الصحابة وعند مسلم فبكى أبا بكر وبكى فقال hadinakabi abina wa donc euh, le cheikh il mentionne donc cette première narration qui est rapportée dans les, dans les bienfaits de Abu Bakr <coughs> radi anhu et les éloges à son sujet <coughs> il rapporte selon Abu Saïd al-Khudri radi anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait le khutba il, il s'est adressé aux gens il, fait, il leur a fait un discours et il leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à son serviteur entre la dunya et entre euh, ce qu'il y a auprès de lui Allah a donné le choix à un de ses serviteurs entre qu'est ce qu'il y a dans la dunya et qu'est ce qu'il y a auprès de lui et il a choisi et ce serviteur a choisi ce qu'il avait auprès d'Allah et Abu Bakr qui était assis avec les autres sahaba lorsqu'il a entendu cette parole du prophète il s'est mis à pleurer alors les sahaba ont dit nous étions étonnés de voir pleurer de voir Abu Bakr pleurer lorsqu'ils ont lorsqu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un serviteur avait reçu on lui avait donné le choix entre la dunya et ce qui est auprès d'Allah et Abou Bakr s'est mis à pleurer parce qu'il a compris qu'il s'agissait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait reçu, ce qu'on lui avait donné ce choix c'est-à-dire Allah lui donne le choix soit de rester dans cette vie ou bien et de rester encore dans cette vie ou bien de Le ramener auprès de lui. Et il a choisi de ce qui est auprès de son Seigneur. Et donc, euh, Abu Bakr, quand il, il a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Et euh, Abu Sa'id al-Khoudri, al il dit que c'était le plus savant d'entre nous. C'est-à-dire, Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Donc, quand il a entendu ça, tout de suite, il a compris que le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était en train d'annoncer que sa mort était proche. Hein, et il s'est mis à pleurer à ce moment-là tandis que les autres sahabas n'avaient pas compris qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulait dire et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit la personne en qui j'ai le plus confiance hein, la personne en, en, en qui j'ai le plus confiance euh, dans, parmi, dans, dans le fait que c'est mon compagnon et dans le fait qu'il euh, met dans ses biens c'est Abu Bakr et si je devais prendre quelqu'un comme ami proche autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bak comme Khalil, sauf que hein, euh, il a hein, bien entendu Allahallah comme Khalil et donc il ne peut pas euh, avoir d'autre Khalil que un, un seul Khalil et c'est Allah wa Mais s'il devait en prendre un, parmi les Saah, il aurait choisi Abu Bakr. Mais il y a la fraternité de l'islam et l'amour de l'islam qui rest entre lui et Abbou Bakr. regardez et il dit que toutes les portes qui, qui, qui toutes les portes qui mènent à la mosquée soient fermées excepté la porte de Abou Bakr donc il a ordonné de, de, de, de, de condamner toutes les portes de la mosquée excepté celle de Abou Bakr et ça c'est pour montrer le mérite que Abou Bakr As-Siddiq avait c'est un hadith qui a rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans et As-Sahaba et donc, en passant, dans Al-Bukhari, dans Sahih Al-Bukhari et dans Sahih Muslim, il y a un chapitre qui s'intitule « Fada'il al-Sahaba », c'est-à-dire les mérites des Sahaba. Et dans ces livres-là, il y a l'énumération de tous les mérites d'un grand nombre parmi les Sahaba. Donc, celui qui veut avoir les détails à ce sujet peut retourner dans ce chapitre, dans Sahih Al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Et c'est une des euh, meilleures réfutations contre les Rafidahs. ان خلى رافضا كينسلت لصحابه lorsqu'il c'est c'est حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي وروه donc il répète encore cette parole du prophète Muhammad, si je devais prendre quelqu'un comme ami proche autre que Allah hein, il dit si je devais prendre un ami proche j'aurais pris Abu Bakr c'est dire comme ami proche yani, al -khalil, hein, un khalil qu'est-ce que ça signifie ça signifie euh, yani, quelqu'un que tu prends euh, pour ami intime hein, et que Tu l'aime d'une manière particulière plus que quiconque. Et donc, cette, cette forme d'amour, elle ne peut pas être partagée. Et donc, euh, il faut qu'elle soit uniquement à une seule personne. Et donc, elle est limitée à Allah subhanahu wa ta'ala euh, chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il dit à propos de d'Abu Bakr, il dit c'est mon frère et mon compagnon. C'est mon frère et mon compagnon. Et donc ça ça montre les mérites du prophète gave... des de... de... de mérites d'Abou Bakr As-Siddiq radi anhu. Ensuite, il rapporte une parole dit ouan Urwa, Ibn zubair euh, euh, قال قلت قلت قال سألت سألت Abdullah Ibn Omar Abdullah Ibn Omar pamant. Un ashad ma al-mushrikun برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أخرجه البخاري Donc il dit que c'est rapporté selon Urwa ibn Zubayr. Il dit j'ai demandé à Abdullah ibn Amr quelle était la chose la plus dure que les Mouchrikoun ont fait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'ai vu Uqba ibn Abi Mu'id qui est venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait la salade et il a mis un, un, un vêtement il l'a accroché avec un vêtement par son cou et il l'a étranglé très très fort alors yani pendant qu'il faisait la salat alors abou bakr radhiyallahu anhu est venu et il l'a poussé, euh, poussé il l'a poussé il repoussé du prophète mahomet sallallahu et il lui a dit est-ce que vous tuez ce que vous voulez tuer un homme euh, parce qu'il a dit mon seigneur est allah et il, est, il vous est venu avec des preuves claires venant de son Seigneur. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. tout ça c'est des, des événements et des situations qui ont eu lieu et qui montrent le grand mérite d'Abu Bakr Nassiddiq. Maintenant le Cheikh a mis un autre chapitre qui s'intitule Manakib Umar Ibn Khattab à dire les bonnes choses qui ont été mentionnées au sujet de Omar Ibn Al-Khattab radi Allahu anhu Il zi an Jabir radi Allah an Jabir Ibn Abdullah radi Allah anhumā qāla qāla an-nabī sallallahu alayhi wa sallam ra'aytu ni dakhaltu al-jannah fa idhā ana bi-Rumayṣā imra'atu Abi فقلت من هذا فقال هذا بلال ف... فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جاريا فقلت لمن هذا فقال لعمار فأردت أن أدخل فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار رواه البخاري Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je me suis vu dans je me suis vu entrer dans le paradis. dans un rêve, je me vu entrer dans le paradis. Et j'étais il y en eu près de euh Umm une femme qui s'appelle Rumaysa, c'est Umm Sulaym. Il j'ai entendu un bruit. J'ai dit, qui est-ce? Est il a dit, c'est Bilal. Il a, la personne a répondu, elle a dit, c'est Bilal. Donc, il a, il a vu Bilal dans le paradis. Ensuite, il a dit, et j'ai vu un grand palais. Et sur la place, autour de la maison, il y avait une jeune fille, une jeune femme. Alors, j'ai dit, à qui appartient ce château? Alors, il a dit, la personne a dit, c'est à Omar il a dit je voulais rentrer pour voir à l'intérieur mais lorsque je me suis rappelé de la jalousie de, de, de ta jalousie hein, euh, et de ton sens de l'honneur pour, pour tes femmes alors euh, je ne suis pas rentré il disait ça alors que Omar Ibn Khattab était présent alors Omar Ibn Khattab a dit, il dit je, donne, je donnerai ma, mon père et ma mère en euh, en échange pour toi au messager d'Allah est-ce que je vais être jaloux de toi hein? donc en voulant dire parce que le professeur me disait quand je me suis rappelé de ta jamizi et de ton, de ton sens de l'honneur par rapport à tes femmes alors automatiquement je, je, je, je me suis abstenu de rentrer dans ce, dans ce palais et donc Omar il lui dit Au Allah. Comment je pourrais être jaloux de toi hein? Et ça c'est rapporté par euh, Al-Bukhari Et on sait que Al-Ghayra Cette jalousie, cet honneur Ce sens de l'honneur C'est quelque chose qui est une qualité dans un croyant Ça fait partie de la foi Et donc c'est une éloge que le prophète wa sallam, Est en train de faire à Omar ibn Khattab Radiyallahu anhu Et c'est rapporté par Al-Bukhari إذ هو عن سعيد بن المسيد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيت رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضى إلى جانب قصر فقلت لمن, لمن هذا القصر فقال لعمر فذكرت, غيرت فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر donc ça c'est une autre narration de cette histoire selon Saïd ibn Musayyib que Abu Galera a dit lorsque nous étions auprès du messager d'Allah euh, il nous a dit lorsque j'étais en, en train de dormir je me suis vu dans le paradis et j'ai vu une femme qui est en train de faire le houdou à côté d'un grand palais J'ai demandé à qui à partir ce palais. Ils ont dit à Omar. Alors, quand je me suis souvenu de sa, de sa jalousie, de son honneur, son sens de l'honneur jaloux, alors, euh, je me suis détourné et je suis parti. Hein? Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Euh, quand, il a entendu, quand il a entendu ça il s'est mis à pleurer premièrement parce qu'il y a dans, ce, dans cette histoire il y a, dans ce hadith il y a la preuve que Omar ibn Khattab anhu, est dans le paradis donc déjà c'est une annonce de la part du prophète Muhammad, sallam, que Omar sera au paradis et euh, il y a également <coughs> le fait que le prophète Muhammad, sallam, témoigne de cette qualité qu'il a en lui, de cette raye et euh, Omar donc il se met à pleurer et il a dit est-ce que je serais jaloux moi de, quel, de, de toi au messager d'Allah est-ce que je peux être jaloux de toi en voulant dire il sait qu'il n'a rien à penser euh, de mal du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et donc il n'a pas de raison d'être jaloux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et donc ça c'est des éloges et c'est des choses qui montrent les qualités d'Omar euh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu أشهد للشيخ المالكي نوتر إستوار انذ وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا محمد بن بشره حدثنا عبيد الله قال حدثني ابو بكر بن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا بعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر ابن الخطاب فاستحالت, فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى Rauya al-Nas wadarabu bi'atn donc euh, cette, cette, ce, ce hadith je m'excuse je vais m'abstenir de le traduire puisque j'ai pas pu euh, réellement bien comprendre sa signification en détail donc euh, je vais passer à la prochaine à exemple qui est mentionné An-Muhammad <t 'en> ابن سعد ابن أبي وقاس عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثر ويستكثرن ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا بالحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني أتهبنني ولا تهبن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط Donc, ça, c'est une autre narration qui mentionne les bienfaits et les éloges de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. C'est rapporté selon le fils de Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mohamed. Il rapporte de son père, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il a dit euh, que Omar ibn al-Khattab a demandé la permission au messager d'Allah pour rentrer chez lui et à ce moment-là il y avait des femmes de Koresh qui étaient chez lui qui parlaient et elles parlaient beaucoup et elles élevaient leur voix au-dessus de la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors quand Omar ibn al-Khattab est rentré elles se sont levées et puis elles se sont couvertes hein, elles se sont cachées d'un hijab alors euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de rentrer, lui a donné la permission pour rentrer. Alors, il est rentré. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, riait à ce moment-là. Alors, euh, Omar ibn Khattab, hein, il a dit, « Adhaka Allahu sinnaka ya Rasulullah » Et, euh, c'est une expression, il un dua en même temps. Et c'est comme si en même temps, il lui posait la question, « Qu'est-ce qui te fait rire au messager d'Allah ?» Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu en disant « J'ai été étonné de voir ces, ces femmes qui, qui étaient en ma présence. Lorsqu'elles ont entendu ta voix, elles se sont précipitées à se couvrir d'un voile. » Alors Omar a dit « c'est toi qui Tu mérites, tu es, tu es, tu mérites plus qu'elles qu aient cette peur de toi au messager d'Allah qu'elle l'ait de moi. » alors Ensuite Omar a dit "Ô oh, vous qui êtes ennemis de vous-mêmes, est-ce que vous avez plus de, de de de crainte de moi que du messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam, plus de يعني vous êtes plus intimidés par moi que par le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam Et elles ont répondu "Oui, parce que tu es plus dur et plus euh, plus dur que le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam." Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Parce qu'ils ont dit Tu es plus dur et plus rude Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh oui, oh fils d'Al-Khattab oh Par celui qui tient mon âme en sa main Le shaitan ne vient pas C'est-à-dire il dit Si le shaitan il te rend compte sur un chemin et eh bien il va prendre un autre chemin que le tien il n'y a pas une fois où le shaitan va venir sur un chemin qui est le tien, excepté qu'il va prendre, lorsqu'il va te voir il va prendre un autre chemin que le tien c'est rapporté par Al-Bukhari donc ça c'est, encore une fois c'est une éloge pour Omar Abdel Khattab radiyallahu anhu ensuite il mentionne également une autre, une autre un autre hadith qui est mentionné dans euh, Sahih Al-Bukhari il dit euh, en fait c'est rapporté euh, selon Muhammad ibn al-Musannah il dit قال ويحيى بن قال حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر أخرجه البخاري en fait qu'est-ce que ça dit cette parole qui est rapportée selon Abdullah il dit euh, يعني, on est devenu puissant depuis le jour où Omar euh, ibn Khattab s'est converti à l'islam depuis ce moment là les musulmans ont commencé à ressentir une force, une fierté parce que Umar ibn Khattab anhu, était connu par les gens comme étant quelqu'un de fort hein, et de puissant et donc ils, avaient, ils le respectaient ils avaient peur de lui hein? Donc, euh, et même que comme le, le sheikh, il le mentionne un peu plus loin Il, il, il explique que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, avait fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala pour que euh, Allah subhanahu wa ta'ala renforce, renforce l'islam par un des deux Omar par un des deux Omar et c'était bien entendu euh, Omar, ibn, Omar ibn Khattab qui s'est converti à l'islam et l'autre Omar en question c'était Abu Jahl qui s'appelait lui aussi Omar hein? mais lui il n'a pas accepté l'islam donc euh, ça c'est à ce sujet ensuite il mentionne une autre parole et il dit et il dit Malika et il dit et il dit et il dit et il dit et il dit et il dit et il فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منك بيا فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله wa yamallah in kuntu la adun an yaj'alaka allahu ma'a sahibayka wa hasibtu anni kathiran asma'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar akhrajahu donc le cheikh al-Mansur nous montre histoire ici qui montre en réalité euh le, le mérite d'Omar ibn al-Khattab et d'Abu Bakr et également le fait que Ali anhu, il le considérait et il, il aimait beaucoup Omar ibn al-Khattab et qu'il euh, euh, mentionnait du bien de lui et qu'il souhaitait euh, du bien de lui donc il mentionne ici euh, selon euh, Abdullah Abbas il a dit que euh, Omar ibn al-Khattab a été posé sur son lit et les gens ont commencé à l'entourer d'un linceil pour aller euh, les funérailles et tout' ah, ça, euh, avant, il, il se préparait euh, pour, parce que là c'était sa, sa mort il était mort. Alors il a dit, euh, il a dit que j'étais ainsi j'étais comme ça il dit les gens et euh, il faisait des douas ni dit les gens faisaient des douas et ils faisaient la salat avant qu'ils soient ramenés et j'étais parmi eux et euh personne m'a vu accepter un homme qui m'a pris par le par euh, les épaules hein, qui m'a pris par l'épaule et qui a dit et, et, il, il, a, il a vu que c'était Ali ibn Abi Talib c'est la preuve que Ali ibn Abi Talib hein, Il n'avait rien contre Omar abd'Al-Khattab, contrairement à ce que prétendent les chiens. Il dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a pris par l'épaule et c'était Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et il a euh, fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah fasse mes à Omar. Il a dit, il fattara hama ala Omar. Comme on dit, quand on parle de quelqu'un qui est mort, on dit, rahimahullah. Donc... Ali radiallahu anhu, il a dit ça à propos d'Omar Rahimahullah Ali radiallahu anhu a dit je n'ai laissé personne hein, euh, que avec lequel j'aimerais eh bien j'ai laissé personne que j'aimerais plus rencontrer Allah avec ses actions que toi c'est-à-dire il n'y a personne parmi ceux qui restent que j'aimerais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'équivalent de ses actions hein, autre que toi en parlant d'Omar ibn Khattab anhu, hein, et il dit par Allah je pensais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer avec ses deux compagnons du fait que je voyais hein, je, je, je pensais souvent au fait que j'entendais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Lorsqu'il parlait, je, je, je suis parti, moi et Abu Bakr et Omar. Je suis rentré, moi et Abu Bakr et Omar. Je suis sorti, moi et Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire qu'il mentionne le fait que le prophète, souvent il parlait et il mentionnait que quand il faisait quelque chose, ou il allait quelque part, il mentionnait toujours le fait qu'il était en compagnie de d'Abu Bakr et de Omar. Donc c'était des gens qui ne se séparaient jamais dans cette dunia. Hein, et donc c'est pour cette raison là que ont tous les, tous les deux Abu Bakr et Omar anhuma, ont été enterrés à côté de la tombe du prophète Mohammed sallalahu dans la maison d'Aïcha radhiyallahu anha le, le il dit ensuite wa Abi Hurayra قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان min ghayri an yakun anbiya fa in yakun fi ummati minhum ahad donc c'est rapporté sur Abu Abu Hurayra anhu il dit que le messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas euh, yani, il n'y avait pas parmi ceux qui ont vécu avant vous parmi les, les fils d'Israël euh, yani Non, il y avait parmi, les, parmi les, les gens qui ont vécu parmi les fesses d'Israël avant vous, il y avait toujours des hommes hein, qui, euh, yukallamou, comment je pourrais traduire yukallamou, c'est des gens, euh, -ce, on veut des gens qui étaient euh, inspirés, hein, des gens qui étaient inspirés, hein, mais que ce n'étaient pas des prophètes. Et dans ma oumma s'il devait y en avoir un comme ça parmi parmi ma oumma ce n'aurait été personne d'autre que Omar. C'est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, il dit فدعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع او قد وضع على سريره اذ دخل رجل من خلفي وقد وضع مرفقه وضع مرفقه على منكبيه يقول رحمك الله إن كنت لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمار فعلت وأبو بكر وعمار وانطلقت وأبو بكر وعمار فإن كنت, فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو, فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب هذه شهادة علي رضي الله عنه لأخويه أبو بكر وعمر بمكانتهما ومنزل ومنزل ومنزل ومنزلتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها عنه ابن عمه عبد الله ابن, ابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فكيف يغضبهما فكيف يبغضهما وكيف يرفض بيعتهما حتى لا يبايعهما إلا مكرها شأن الجبناء كيف يزوج ابنته ان كلثون عمر رضي الله عنه حاشاه مما ينصبه أو ينصبه سلالات المجوس من الحقد والجبن والعداوة لإخوته المؤمنين والخلفاء الراشدين المهديين الفاتحين بل كان علي radiyallahu anhu min wuzaa min wuzaraahuma min wuzaraahum wa min kibaali mu'adhirihim wa mustasharihim fil hurub wa mahami al umur donc le cheikh l'explique ici il dit que c'est rapporté selon, euh, par al bukhari avec l'isnad euh, jusqu'à abdullah ibn abbas il dit que abdullah ibn abbas radiyallahu anhu j'étais debout Alors que les gens étaient en train d'invoquer Allah SWT pour Omar ibn Khattab au moment de sa mort. Et on le plaçait sur son lit. Il dit, à ce moment, un homme est entré derrière moi et il a placé ses coudes sur, son coude sur mon épaule. Et il dit, que Allah te fasse miséricorde. Il dit, j'espère que Allah SWT te place avec tes deux compagnons. Parce que j'entendais souvent le messager d'Allah qui disait « J'étais avec Abu Bakr et Omar. Je faisais avec Abu Bakr et Omar. Je suis parti avec Abu Bakr et Omar. » Il dit « Et j'espère que qu'Allah te, te mette avec eux, tous les deux. » Et euh, il dit « Abdullah ibn Abbas, anhum, il dit je me suis tourné et j'ai vu que c'était Ali ibn Abi Talib qui disait ça. » Donc, Cheikh Rabi Hafezallah, il dit, donc, il dit, ça c'est le témoignage d'Ali, pour ses deux frères, Abu Bakr et Omar, hein, de leur statut, hein, et de leur niveau, de leur degré, par rapport au messager d'Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Et ça, c'est transmis par qui? C'est transmis par le cousin d'Ali, ibn Abi Talib, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, radiyallahu alaihi Donc, comment serait-il possible de dire qu'il les détestait hein, et qu'il refusait de leur donner son allégeance, jusqu'à le faire par force, hein, comme les peureux C'est ça, ça ce que les Rafidah prétendent. Les Rafidah, les Rafidah hein, ils prétendent qu'Ali, il cachait dans son cœur de la haine contre Abu Bakr et Omar et qu'il a refusé de leur donner la baïa, et qu'il n'a donné la baïa à Abu Bakr Omar que parce qu'il a été contraint de le faire, comme, comme un peu heureux en fait. Donc comment ils peuvent accuser Ali radiyallahu anhu d'une telle chose hein? Et comment si c'est vrai, comment il aurait donné sa propre fille, Oum Kulsoum, comme j'ai mentionné cela hier, comment il, il aurait donné sa propre fille, Oum Kulsoum, qu'il a eu avec Fatima hein? La filla d'Ali, radiyallahu anhu, et de Fatima, radiyallahu anha, il donne cette, cette, cette petite fille, Umm Kulsoum, en mariage à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Hein? Et malgré, malgré ça, il prétend qu'il déteste Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et il lui donne sa fille. Et il, il prétend qu'il croyait dans son cœur que c'est un kafir. Il, que Ali, il croit que Ali, dans son cœur, croyait que... Uh, Abu Bakr Omar son des koufars et il lui donne sa fille et certains parmi les Rawafid hein, ils disent que que c'était pas sa vraie fille c'était une djinn hein, qui avait pris la l'apparence de sa fille et il l'a donnée à Omar anhu. donc ça c'est des mensonges yani, des histoires yani, complètement euh, absurdes qu'on lit dans les livres des Rawafidah Donc, le Cheikh dit non. Une telle chose, c est, c est pas, euh, pas, euh, ce sont que des mensonges que ces gens-là ont attribué à Ali. Qu'il avait de la haine, qu'il avait de la peur, qu'il était peureux devant, devant eux, qu'il n'osait qu pas leur dire ce qu'il pensait réellement. Et qu'il avait de l'animosité contre ces deux frères, les deux successeurs du messager d'Allah, sallallahu wa sallam. Hein, et tout ça c'est des mensonges. Tout ça c'est des mensonges qui viennent des majus hein, à l'origine. Ceux qui se sont parce qu'il y a eu cette euh, quand les musulmans ont conquis euh, la Perse quand les musulmans ont pris la Perse, eh bien, eh bien, beaucoup d'entre les gens qui étaient en Perse ont gardé en eux-mêmes une haine contre l'islam... puisqu'ils n'étaient pas capables d'affronter les musulmans militairement... alors ils ont gardé en eux-mêmes cette haine... et quand ils ont entendu euh, parler de cette voix... de la voix des... des Rafidak... Euh, elle s'est propagée très rapidement dans cette région-là... à cause des hypocrites... et euh, de ces gens-là qui étaient là dans cette région-là... et qui n'aimaient pas l'islam mais qui n'était pas capable de la combattre ouvertement et un des euh, un des un des fils de de Ali, anhu, il avait épousé euh, une des reines de ou non, une des princesses de des filles de, de, du roi qui avait été déchu euh, en Perse il avait épousé sa fille et euh, il les, les, les en fait d'après ce que j'avais lu dans un livre les rafida ils ont Ils ont pris, euh, les Perses, ils ont pris de, de cette descendance-là, tous les autres euh, parmi leurs... Euh, ils ont élevé tous ceux qui sont descend descendants de cette reine Perse-là, par opposition aux autres. Et euh, c'est parce qu'ils ont cette haine en eux-mêmes contre les Arabes qui leur ont amené l'islam. Parce que certains d'entre eux, ils n'aimaient pas l'islam. Et donc c'est quelque chose qui est hérité de cette haine qu'ils avaient contre l'islam qui avait été amené à leur époque par les, les musulmans euh, arabes de cette époque-là. Donc ça c'est une, une, une des autres euh, explications pour euh, le fait que ces, ces croyances se sont propagées dans cette région-là, dans le monde, à cause de ces formes d'hypocrisie-là ensuite il dit que à' il était un des ministres parmi euh, les euh, ministres hein, disons les plutôt les les gens qui étaient les conseillers et les ministres proches debou de bak en Omar, durant leur prix la il a été sous leurs ordres dans les guerres et dans les autres affaires importantes il faisait partie de leurs conseillers et de' leur, de leur euh, de leurs ministres donc comment ils pourraient prétendre ces gens-là qu'il y avait une animosité entre eux Alors, ça c'est totalement faux le cheikh il dit hؤلاء يصوّرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لهم هم لهم إلا إزاحة علي نعم والقرآن ينزل حول هذه المعارك ويلاحق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين لا هم لهم إلا إزاحة علي عن هذه الولاية التي أقل أقلقت أقلق أقلقتهم وأقلقتهم أقدت مضاجعهم وشنحت قلوبهم بالعداوة والبغضال علي فهم يتأمرون فيما بينهم على أن لا تكون لعلي أهل بيته وأهل بيته أبدا والقرآن ينزل بكفرهم ويعاقبهم ويفضح هذه المؤامرات حتى يخير للقاري أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا بهذه الولاية وهذا, لحسد وهذا, وهذا الحسد لعلي وأهل بيته بدأ من آدم من عالم الزر إلى وبسببه أخرج من الجنة وما قبل, وما قبل الله توبته إلا بعد أن توسل بعلي وأهل بيته Donc ça c'est l'absurdité de la croyance des Rafidah. Comme le sheikh Rabi'a Rabi euh, Hafidahullah, il le dépeint ici et ça nous montre l'absurdité de leur religion. Parce que dans la compréhension des Rafidah, de la religion de l'islam, tout tourne autour de Ali, radiyallahu adhu, et de, ses, de sa descendance et de la question de la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont interprété toute la religion en entier autour de cette question et ils ont fait même perdre à l'islam toute sa signification et toute sa, tout son sens en réalité en l'interprétant de cette manière le sheikh, euh, sheikh Rabi' euh, il dit donc ils ont ils ont fait pour les gens euh, ils, ont, ils ont donné aux gens l'impression ou l'idée que euh, il y avait donc des guerres des, des luttes des grandes luttes interminable entre le messager d'Allah et ses compagnons au sujet de la succession de Ali anhu, et des gens de sa famille et ils prétendent que le Coran descendait avec des versets au, au sujet de cette guerre et de cette lutte qui existait et que les versets dévoilaient hein, les compagnons du prophète Muhammad wa sallam, qui n'avaient aucune autre Euh, intérêt, aucun autre désir dans leur cœur que de d'usurper cette succession-là qui était à Ali et de, de lui enlever hein, et que ça les dérangeait à un tel point que qu'ils yani, ne pouvaient pas dormir et que ça remplissait leur cœur d'animosité et de haine contre Ali radiyallahu anhu et, et qu'ils ont fait donc un complot entre eux, tous les sahabas contre Ali radiyallahu anhu et contre sa famille hein et que le Coran avait euh que le Coran contenait des versets qui indiquaient la mécréance des sahaba et leur châtiment et qui démasquait leur complot. et donc tout ça ça donne même l'impression et ça fait imaginer au lecteur qui lit le livre des rafida dans leur tafsir hein que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excepté pour cette question de succession. Qui allait être son successeur C'est comme si pour eux, Allah avait envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uniquement pour ça. Pour cette, à cause de cette jalousie que les sahabas, soi-disant, auraient eu contre Ali radiallahu anhu, et contre euh, la famille de, de Ali radiallahu anhu, depuis hein, il dit cette jalousie elle avait commencé depuis Adam hein, depuis qu'ils étaient dans euh, à, à l'état de spermatozoïdes et que c'était à cause de Ali en dit que Adam a été chassé du paradis et qu'il n'a pas été pardonné et Allah n'a pas accepté sa repentance c'est à dire la repentance de Adam excepté après qu'Adam ait pris Ali comme intercesseur ou comme intermédiaire dans ses invocations ainsi que la famille de Ali. Donc ça c'est qu'est ce qu'on retrouve dans les histoires qui sont mentionnées dans le tafsir dans les livres des chi'a. Le tafsir du Coran. Chez les chi'a c'est comme ça qu'ils interprètent le Coran. Ils interprètent tout ce qui a rapport avec les prophètes, avec les, avec la religion, avec... Euh, la révélation tout ce qu'ils ont dans leur religion ça tourne autour de Ali et autour de la soi euh, le soi-disant le soi-disant complot qui a été fait par les compagnons du prophète pour euh, lui enlever et lui usurper son droit au pouvoir et à la succession après la mort du prophète et c'est ça c'est autour de ça que tourne toute la religion pour eux celui qui accepte euh, Ali comme successeur après la mort du prophète, c'est lui le croyant, et celui qui est contre cette succession, automatiquement, il est kafir, et il le prennent comme un ennemi, et tous ceux qui aiment ou qui défendent les, les, les compagnons du prophète, sont considérés pour eux comme étant des ennemis de l'islam et des musulmans. Donc ça, c'est l'égarement profond que les rafidats ont dans leur religion. Et c'est ça leur conception de l'islam. Bien entendu, tout ça s'est basé sur des mensonges. Et il n'y avait aucune animosité entre Ali et le reste des plus ni d'un côté ni de l'autre. Le sheikh mentionne encore d'autres narrations à ce sujet-là. Il dit que le saïd ibn al-Musayyib et l'Abi Salam ibn Abd قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدى ذئب فأخذ منها شاء فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال, فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غير فقال الناس سبحان الله qaala an nabiyyan sallallahu alayhi wa sallam fa inni aaminu bihi wa Abu Bakr wa Umar wa ma thamma Abu Bakr wa Umar akhrajahu al-Bukhari c'est un hadith qui rapporté selon Abi Huraira il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque y avait un, un, un berger qui faisait passer pas au temps puis il y a un loup qui est venu pour prendre un, un renard pardon qui est venu lancer un loup mais un loup qui est venu pour prendre un des moutons qui était là alors le berger est allé derrière lui et puis il l'a sauvé il a sauvé ce mouton du loup et alors le loup s'est retourné vers lui et puis lui a dit hein, qui va être, euh, qui va être là pour lui Euh, le jour des, des, des, des bêtes, ou les bêtes sauvages le jour des bêtes sauvages hein, les bêtes féroces il n'y aura, pour, il aura pour, pour elle il n'y aura, pour, il aura pour, le, pour, pour ses moutons il n'y aura d'autres bergers que moi ça c'est le loup qui, qui dit ça il n'y aura pas d'autres bergers pour eux que moi <coughs> alors le, le, les gens ont dit par étonnement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et moi j'y crois, crois de même qu'Abu Bakr et Omar » Alors que qu'Abu Bakr Omar n'était même pas présent Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoigne de la foi d'Abu Bakr et de, Omar, et de Omar à ce sujet-là Ça c'est rapporté par Al-Bukhari Donc ça, ça montre le grand mérite d'Abu Bakr et de Omar Que même en leur absence, il témoignaient pour eux de leur foi انsuite il dit wa an abi wa an ibnu abi mulika an al miswar ibnu makhrama qal lamma tu'ina umar ja'ala ya'lam fa qala lahu ibnu abbas wa ka'annahu yajza'u ولا كان ذاك لقد ولا كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبت فاحسنت صحبته فاحسنت ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبتهم فاحسنتم صحبتهم ولا ان فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون قال أما ما ذكرت من سحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من, من الله تعالى من به علي وما وأما ما ذكرت من سحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك وأما ما, ترى وأما ما ذكرت من صحبة أبو بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره ومن من من به علي وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل صاحبك وأجل أصحابك Wallahu law anna li tilaa al-ard zahaban laft laftadaitu bihi min adhab Allah azza wa jal qabla an arahu Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari encore. Il dit que lorsque Omar ibn Al-Khattab radi Allah anhu a été blessé lorsqu'il a été tué yani, il a été tué par hein? Un, un, un perse hein, qui l'a tué c'est lui qui l'avait tué c'est esclave <coughs> perse et en passant les, les, les rafauds en Iran euh, ils ont même une fête pour ce perse qu'ils appellent a, qui a tué Omar ibn Khattab pour eux c'est euh, un, un jour de fête le jour où il l'a tué et ils, ils appellent Abu euh, Lu'al-Majussi, ils l'appellent Abu Shujar, ou Baba Shujar. Donc c'est pour dire, Shujar ça veut dire courageux, Donc ils l'appellent le, le père courageux. C'est comme ça qu'ils appellent celui qui a tué Omar ibn Khattab, radiyallahu alaykum, allah m'usta'al. Donc le sheikh dit... Que ensuite, euh, il mentionne donc, ce hadith. Lorsqu'Omar ibn Khattab a été blessé, il avait euh, une douleur. donc il, il, il, euh, il faisait comme une plainte par rapport à sa douleur. Et Ibn Abbas, euh, il était en train de le réprimander à ce sujet-là. Il lui disait, « Ô Amir al-Mu'minine, si, si ce n'était pas que tu as été le compagnon du messager d'Allah », salallahu alayhi wa sallam et tu as été bon dans, dans, dans, ta, dans la façon dont tu as été son compagnon et il ne, ne t'a quitté que en étant satisfait, tu n'as pas quitté excepté qu'il était satisfait de toi puis ensuite tu as été le compagnon de d'Abu Bakr anhu. et tu as été un bon compagnon pour lui et il ne t'a quitté qu'en étant satisfait de toi puis tu as été compagnon du reste des sahabas et Ya euh, et, et, et si tu les, euh, tu vas les, certes les quitter alors qu'ils sont tous satisfaits de toi et on m'a dit hein, ce que tu as, à propos de ce que tu as mentionné du fait que j'ai été le compagnon du messager d'Allah et qu'il a été satisfait, c'est uniquement une faveur d'Allah une grâce à' qu'il m'a fait en ce qui concerne ce que tu as mentionné du fait que j'ai été le compagnon de d'Abu Bakar et qu'il a été satisfait de moi alors ça c'est uniquement une grâce qui vient d'Allah et c'est une grâce qu'il m'a fait, euh, qu fait. et en ce qui concerne ce que tu vois du fait que je, me, que, je me, que je souffre de ma souffrance maintenant c'est uniquement pour toi et pour tes compagnons il dit par Allah si euh, j'avais la possibilité de donner la quantité de la terre en or hein, je l'aurais donné comme comme, euh, comme on dit euh, comme rançon contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de le voir donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et donc ça aussi ça montre les bienfaits et les, les, les qualités de Omar Khattab et du fait qu'il a été le compagnon du prophète et de Abu Bakr est également qu'il a été bon envers tous le reste des compagnons du prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam. Wa an wa an Ibn Omar anna Rasoul Allah sallalahu alayhi wa sallam qala Allahumma a'iz al-islam li ahabbi ahabbi hadhayi ar-rajulayn Umar ibn Khattab. Fa qala fa kana ahabbuhuma ilayhi Umar ibn Khattab. Akhrajahu al-Imam Ahmad fi Fadail eh Donc ça c'est rapporté par selon Omar, que le Messager de Allah a dit "Oh Allah donne la puissance à l'islam par un de, par celui de ces deux hommes-là que tu préfères euh, Abu Jahl ou bien Omar Ibn Al-Khattab" et il dit ça a été Le plus, le plus aimé des deux a été Omar ibn Khattab. C'est emporté par l'Imam Ahmed dans la Musnad. Ensuite, ils disent qu'il y a Omar ibn Khattab. Non, non. Il y a un hadith qui dit qu'il y a un hadith qui dit qu'il y a un hadith qui dit qu'il y a un hadith qui dit qu'il y a un hadith qui dit qu'il y un hadith que le prophète sur la salam a dit Allah Allah azza wa jal a mis la vérité dans le cœur de Omar et sur sa langue c'est rapporté par Ahmad et par At-Tirmidhi et il mentionne et dit wa qala ibnu Omar ma nazala ça c'est une parole rapportée selon Ibn Omar il a dit que il n'y a pas une chose qui est venue un problème qui est venu aux gens ou quelque chose qui est arrivé aux gens euh يعني yani accepter que lorsqu'ils ont eu lorsqu'il y avait un verset qui était descendu que les gens avaient une divergence, et que les gens disaient quelque chose, et que Omar disait quelque chose, excepté que le verset était, de, euh, était révélé en accord avec ce que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, avait dit. Donc, les versets venaient toujours euh, confirmer ce que Omar, radiyallahu anhu, avait dit. C'est pour montrer à quel point Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, avait toujours une position, il prenait toujours une position qui était juste et d'Ibn Zek. Et il dit wa an Abi Huraira an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ju'ila al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Il dit c'est rapporté selon Abi Huraira il dit que le prophète a dit la vérité a été mise sur la langue et sur le cœur de Omar ibn Khattab et c'est rapporté par l'imam Ahmad dans Fadha'il as-Sahabah. وعن رصيف ابن الحارث قال لن مررت بعمر ومعه نفر من أصحابه فأدركني رجل منهم فقال يا فتاة أدعو لي بخير بارك الله فيك قال قلت ومن أنت رحمك الله قال أبو ذر قال قلت يغفر الله لك أنت أحق؟ قال اني سمعت عمر يقول نعم نعمل غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به اخرجه الامام في فضائل الصحابه donc c'est Radif ibn Al-Harith il dit que je suis passé à côté de Omar et il y avait un groupe de ses compagnons avec lui et un d'entre eux est venu vers moi hein, Et il m'a dit Oh jeune garçon euh, Fais un doa Demande du bien pour moi hein, Que Allah te fasse miséricorde Et il a répondu Le, le jeune garçon il a dit Qui es-tu que Allah te fasse miséricorde Il a dit je suis Abu Dhar Un des grands compagnons du prophète wa sallam, Abu Dhar ibn al-Rifari Et euh, le jeune garçon a dit Je dis Que Allah te pardonne Tu, tu, mérites, tu as plus de mérite que moi tu mérites plus ça que moi hein? que je te demande de me faire un doa il a dit j'ai entendu Omar anhu, qui disait quel bon jeune garçon celui-là comme il est bien et donc euh, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah a mis la vérité sur la langue de Omar ibn Khattab et c'est la vérité qu'il dit donc Lorsqu'il a entendu Omar, radiyallahu anhu, qui disait du bien de ce jeune garçon-là, tout de suite, hein, il a voulu demander à ce jeune garçon-là de faire un do'a pour lui, en se basant sur la parole du prophète, al-sallam, qui indiquait que euh, Omar disait la vérité parce que Allah avait mis la vérité sur son cœur. Donc ça, c'est un exemple à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, et on continuera ça euh, dimanche prochain, euh, samedi prochain, pardon. Inch'Allah, euh, dans la suite des manakibs, des paroles des, des, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahabas à propos d'Othmane ibn Affan, radiyallahu anhu, et euh, également des trois premiers khulafahs, et ensuite des manakibs d'Ali de ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, de Zubayr ibn al-Awab et de Sa'ad ibn Abi Waqqas puis de Talha ibn al-Ubaidillah puis ensuite les dix et d'autres parmi les sahabas bon, puis ensuite on va lire les paroles de, du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, en tout cas on va lire beaucoup d'autres citations ensuite on va parler des paroles de la position des imams d'Ahlul Bayt envers les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et les paroles de Jafar al-Sadiq au sujet du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam eh, pardon, au sujet des compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam pour montrer en fait que euh, yani, montrer qu'il n'avait rien contre les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui subhanakallahu alayhi wa sallam ashadu al-lah ilaha ilaha ilaha Astaghfiru Kawa Atoub Ilay On a clarifié les, les menaqib de de, de de ces, ces compagnons-là et on a clarifié les mensonges des Rafidah et uh, donc on continue ça la semaine prochaine donc aujourd'hui on, on a fait le cours 10 les 10 premiers cours sont disponibles sur le site hein, salafi de Montréal www.salafi avec un s de montréal.com et c'est ce, un, un seul mot salafi de montréal en un seul, en un seul mot vous pouvez les télécharger, dans, les télécharger dans la section les sectes hein, et les groupes des, euh, des garmas donc euh, on s'arrête ici inşallah subhanakallahu bihamdik ashadun la ilaha ilaha astaghfiru kawatu ilaha barakallahu fikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et demain, on fait le charg de l'Usul al-Salatha. Inch'Allah. Avec le charg de Mohamed Amman al-Jami. Inch'Allah.